Une m'attend seulement point, vu le mignon, dit Nanon en revenant. Il est étendu comme un veau sur son lit et pleure comme une madeleine que c'est une vraie bénédiction. Quel chagrin, donc, ce pauvre gentil jeune homme Allons donc le consoler bien vite, maman, et si l'on frappe, nous descendrons. Madame Grandet fut sans défense contre les harmonies de la voix de sa fille. Eugénie était sublime, elle était femme. Toutes deux, le cœur palpitant, montèrent à la chambre de Charles. La porte était ouverte. Le jeune homme ne voyait ni n'entendait rien. Plongé dans les larmes, il poussait des plaintes inarticulées. « Comme il aime son père !» dit Eugénie à voix basse. Il était impossible de méconnaître dans l'accent de ses paroles les espérances d'un cœur à son insu passionné. Aussi, Madame Grandet jeta-t-elle à sa fille un regard empreint de maternité, puis tout bas à l'oreille, « Prends garde, tu l'aimerais » dit-elle. « L'aimer ?» reprit Eugénie. Oh, « Si tu savais ce que mon père a dit !» Charles se retourna, aperçut sa tante et sa cousine. « J'ai perdu mon père, mon pauvre père. S'il m'avait confié le secret de son malheur, nous aurions travaillé tous deux à le réparer. Mon Dieu, mon bon père, je comptais si bien le revoir que je l'ai, je crois, froidement embrassé. » Les sanglots lui coupèrent la parole. Nous prierons bien pour lui, dit Madame Grandet. Résignez-vous à la volonté de Dieu. Mon cousin, dit Eugénie, prenez courage. Votre perte est irréparable. Ainsi, songez maintenant à sauver votre honneur. Avec cet instinct, cette finesse de la femme qui a de l'esprit en toutes choses, même quand elle console, Eugénie voulait tromper la douleur de son cousin en l'occupant de lui-même.